Chapitre 5 Je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont anciens d'Église. Je suis ancien, moi aussi. Je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui avec bonne volonté, comme Dieu le désire, et non à contre-coeur. Accomplissez votre tâche, non par désir de gagner de l'argent, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne perdra jamais son éclat. De même, jeunes gens, soyez soumis aux hommes plus âgés. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité pour vous servir les uns des autres, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux » mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ayez l'esprit éveillé, prenez garde, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Soyez ferme dans la foi et résistez-lui, car vous savez que vos frères répandus dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Mais, après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec le Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations. A lui soit la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris cette courte lettre avec l'aide de Silas que je considère comme un frère fidèle. Je désire vous encourager et vous assurer que telle est la véritable grâce de Dieu. Demeurez ferme en elle. L'Église qui est à Babylone et que Dieu a choisi comme vous, vous adresse ses salutations ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres avec un baiser d'affection fraternelle. Que la paix soit avec vous tous qui appartenez au Christ.